Ach sanctolino pian, pi rompis nian koronen varma tak firia. Chiumine shercis sprite, Chiumine damcis shivite, Pial vi amon nian refutas mal merite. Régis nous explique maintenant la quatrième règle de grammaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on exprime les chiffres et les nombres en espéranto. Donc, les adjectifs cardinaux numéros sont invariables. Donc, pour un, on dit unu, 2 dou. Pour trois. Pour 4, kvar. Pour 5, gvin. Pour 6, cesse. Pour le chiffre 7, sep. Pour 8, ok. Pour 9, nao. 10, dec. Enfin, pour 100, on utilise cent. Et 1000, mille, mille comme en français. Donc les dizaines et les centaines se forment par la simple réunion. Des dix premiers nombres que je viens de citer. Donc par exemple, on a dit que pour 3, on utilise le mot tri. Donc pour 33, on utilisera tridec. Pour 333, tritsen, tridec, tri. C'est tout simple. Pour former les adjectifs ordinaux, on ajoute la terminaison a. Et pour les adverbes, la terminaison est. Par exemple, 2 se dit doux. Donc pour dire deuxième, on dira doua. Et deuxièmement, « doué ». Donc on ajoute le suffixe « oble » pour exprimer le multiplicatif, le suffixe « on » pour le caractère fractionnaire, et le suffixe « op » pour exprimer ce qui est collectif. Donc quelques exemples. Donc j'ai dit « pour deux », on dit « dou ». Pour « double », on dira « douobla », une moitié « douono » et un groupe de deux « douopo ». Merci Régis Catherine, dis-moi, où en étions-nous de l'histoire de l'espéranto Alors, nous avions vu que Léon Tolstoï s'est enthousiasmé pour l'espéranto et qu'il a écrit un véritable plaidoyer en sa faveur. Ce soutien est donc une grande chance pour le mouvement espérantiste Eh bien hélas non, car une petite œuvre de Tolstoï, Bon sens et foi », traduite et parue dans l'Espérantisto, vaut au journal d'être censuré en Russie, alors que c'est en Russie que la Gazette compte le plus d'abonnés. C'est un coup très grave pour le journal espérantiste qui cesse de paraître avec le numéro de mai-juin 1895. Et un coup très grave aussi pour le mouvement tout entier. Alors, dis-moi, comment, comment le mouvement espérantiste se sort-il de ce mauvais pas C'est le club suédois d'Uppsala qui relève alors l'étendard en éditant un nouveau journal, Lingva Internatsigna, langue internationale, et permet ainsi de maintenir le lien entre les espérantistes. De nouveaux clubs apparaissent à travers l'Europe. Zamenhof fait paraître son dictionnaire universel Dix années durant, des difficultés de toutes sortes se dressent sur la route de l'Espéranto, mais il se trouve à chaque fois des hommes convaincus de la valeur du projet qui soutiennent la langue internationale. S'il faut n'en citer que quelques-uns, retenons ceux de Zilbernik, Einstein, Trompeter et Louis de Beaufront. Mais n'est-ce pas dans cette période qu'on voit apparaître l'étoile verte comme symbole du mouvement Tout à fait. C'est aussi à cette époque que sont écrites les premières œuvres littéraires originales en Espéranto. Et pourrais-tu nous dire un, un mot plus précis sur le mouvement espérantiste français Jusqu'en 1900, c'est donc Louis de Beaufront qui est l'apôtre de l'espéranto. C'est un rédacteur remarquable et un habile traducteur. En même temps, en France et principalement à Paris, le besoin d'une langue commune pour faciliter les échanges entre scientifiques se fait sentir. Chez les intellectuels, les esprits sont mûrs pour accepter l'idée d'une langue internationale. Et cette question est beaucoup débattue à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 à À Paris, grâce à l'importante association russe qui prépare une documentation complète et travaille avec les espérantistes français pour expliquer aux visiteurs la langue internationale. On peut dire alors que le mouvement russe transmet le flambeau à la France. Voilà. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois. Tout à fait. Notre témoin du jour sera Brigitte. Brigitte, peux-tu nous dire ce que l'espéranto t'a apporté Elle m'a permis de vivre une expérience intéressante au niveau des enfants, une expérience qui a eu lieu il y a trois ans, en janvier 2006. Mes élèves de CM1, CM2 de l'école élémentaire de Césaria ont pu, grâce à Internet et au logiciel Skype, et grâce à l'espéranto, communiquer avec des élèves chinois. Rendez-vous a été pris un matin à 9h, soit environ 15h en Chine avec le décalage horaire. Nous avions préparé des questions sur la vie des écoliers en Chine. Donc nous posions les questions en français à Michel Fontaine, espérantophone français en Chine à ce moment-là. Il traduisait en espéranto à la maîtresse chinoise qui, elle, posait les questions en chinois à ses élèves. Les réponses nous parvenaient en chinois, puis en espéranto et enfin en français. Grâce à une webcam, nous pouvions voir les visages de nos, de nos interlocuteurs Euh, nous avons été surpris car ils avaient sur eux leur anorak, car il n'y a pas de chauffage dans leur école. Nous avons échangé sur la vie de nos écoles, le fonctionnement, euh, la, la vie quotidienne, euh, les études en Chine. Les Chinois nous ont joué de la musique avec des instruments peu connus de nous tous. Nous avons même chanté tous ensemble Frère Jacques, eux en chinois et nous en français. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de tous les enfants et nous avons fait ce, cette expérience deux fois. et bien, voilà une très belle expérience. En 1854, le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des indiens voici la suite de son discours la mort de la les morts des hommes blancs si si oublie le pays de leur naissance Tus, am, ili la porte de la tombe aussitôt après qu'ils ont traversé la porte du tombeau En la ciela paradiso. Ils errent dans le paradis céleste Inter entre les étoiles Baldau, ils Bientôt ils sont oubliés et ils ne reviennent jamais. Nos morts n'oublient jamais cette terre magnifique. Qui leur a donné naissance? Char estas la patrino de la homo. Car elle est la mère de l'homme rouge. Il continue à aimer ces rivières qui serpentent dans des vallées isolées, ces montagnes imposantes. Et toujours, ils ont la nostalgie très tendre pour les vivants au cœur solitaire. Ils reviennent souvent pour leur rendre visite et les réconforter. Et pour terminer cette émission, Régis nous présente quelques actualités de l'espéranto. Donc au niveau international, les choses bougent pour l'espéranto Ainsi, au Brésil, dans un projet de loi présenté actuellement au Sénat, l'espéranto est proposé comme matière facultative des programmes de l'école primaire à l'école secondaire. Donc, Ce projet de loi comporte dans un article un paragraphe qui stipule que les cours d'espéranto seront facultatifs, mais que leur offre devient obligatoire si la demande le justifie. Les écoles auront trois ans pour se conformer à cette loi, si elle est votée. Dans la justification du projet, le sénateur Boarque, qui a été le doyen de l'université de Brasilia, affirme que « si l'école veut être un agent de la paix, l'enseignement de l'espéranto peut être un facteur important, non seulement par la langue qu'il offre, mais aussi par l'esprit de pacifisme qu'elle symbolise. » En commission, le rapporteur du projet de loi a recommandé son approbation parce que, je le cite, L'universalisation de la connaissance de l'espéranto représente une passerelle vers la paix entre les nations. Les nations, en effet, entrent aussi en conflit dans le domaine culturel, comme cela s'est produit dans la lutte pour l'hégémonie entre le français et l'anglais, et comme cela peut encore se produire dans un avenir proche entre l'anglais et le mandarin. En France, il n'est toujours pas possible d'enseigner la langue au niveau du primaire ou du secondaire, dans le cadre du cursus normal, ni de la présenter comme option au bac. Euh, cette dernière possibilité existe par exemple en Hongrie. Il serait temps que nos représentants politiques évoluent sur le sujet. Gis